Paszmatu, es tu gunigarki, sun, ashalsea, o tu saigungarai, o netan. I da kanady, show, czy te, a lani o on ta falia nada na Yeah. Hey. O tusaigun ga da yonetan I'm E andam cada a recuar Só dói e já Mm-hmm.